Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Crypto dollar, c'est crypto dollar. La mola, c'est la mola. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. L'amé pas là. Ma maman moi c'est belle La plus bas, on lève son pantalon saba enlève son pantalon type dollar type dollar la moula c'est la moula la blessa va enlève son pantalon tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère cette année si ma mère c'est ta belle mère Bon moi, pour bon moi 25 fois moi. A va pas bon moi, pour bon moi 25 fois moi. Type dollar, c'est type dollar. L'amour là, c'est là. Va pour bon moi, pour bon moi 25 fois moi. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère C'est ta mésie, ma mère c'est ta belle-mère. Well, love... Quel amour Ah oui Si tu me veux Faut me donner 25 francs Si tu me veux Faut me donner 25 francs type dollar C'est tip dollar La moula, c'est la moula Si tu me veux, va me donner 25 ans Tu te souviens l'année dernière Où tu avais injurié ma mère Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère Ça change mon nom Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère Ah oui, cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère L'amour c'est d'année ici ma mère c'est ta belle mer ma c ta belle mer oh, ma mère c ta belle que l'amour c'est ma mère ta belle -mère. Ah, oui. ma mère ta belle -mère. Ma gosse, j'ai ta naissie, ma mère c'est ta belle-mère Ma gosse, j'ai ta belle ma mère c'est ta belle-mère C'est ma mère c'est ta belle Ah oui c'est année si ma mère c'est ta belle mère l'amour c'est année si ma mère c'est ta belle mère Ah toi c'est année si ma mère c'est ta belle, mère, ta belle, ah, ah, mère, ta belle ah oui c'est année si ma mère c'est ta belle mère Ça change mon cœur c'est Ma mère, c'est ta belle-mère gentil, hein? Ah oui, c'est ta messie Ma mère, c'est ta belle -mère.